Mais quand stage 31, trois jours après sa mort, sa femme, Kadija, que Dieu soit satisfait d'elle, est décédée, donc la douleur du prophète s'est intensifiée pour leur partie, et il a été appelé l'année de tristesse.